A-G.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 On va entendre des artistes des groupes comme Traffic, Iron Maiden, Rush Rainbow, Led Zeppelin, Animals, Kings, Beatles, Babe Ruth et Les Doors. Je vais vous présenter une nouveauté, le tout nouvel album du Quatuor suédois de métal progressif Pain of Salvation, intitulé Road Salt Part 1. Et je vais aussi vous parler des débuts obscurs dans le domaine du rock progressif de la formation suisse Crocus. Donc, Encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Tout de suite, on débute en force avec un des plus grands guitar heroes de l'histoire du rock. Je parle de Eric Clapton avec une pièce appropriée, c'est ainsi. Let it rain! Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélamanes. Elle est la seule, absolument la seule, à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux! 89 FM! Fuck. e r i Clapton c et Steve Winwood avec la version en spectacle d'une pièce de Traffic. Puis est-ce qu'on retrouve sur l'excellent le d i s q u e Live from Madison Square Garden qui est paru l'année dernière? J'ai eu le plaisir de voir Steve Winwood en spectacle cette semaine à Québec en première partie de Santana. Je vais vous en reparler un peu plus tard puisqu'on va le réentendre Steve Winwood un peu plus tard dans l'émission, mais cette fois-là avec Traffic. Juste avant, dans le b l o c on a entendu Clapton, mais cette fois-là en solo, avec sa reprise de I Shot the Sheriff de Bob Marley, tiré e du disque 461 Ocean Boulevard de 1974. Au début du b l o c on a écouté Let It Rain, une pièce tirée du premier album solo homonyme de Clapton, paru en 1970.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 d'un de leurs meilleurs albums qui a fait l'objet, justement, d'une réédition dernièrement. Je parle de Exile on Main Street. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station du Méloman est la seule, absolument la seule, à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux! 89 FM! pièce tirée de l'album Exile on Main Street de 1972. On vient d'entendre Ventilator Blues, qui t e fait e r approprié à ce moment-ci de l'année. Juste avant ça, on a entendu Tumbling Dice et au début du bloc, on a entendu Happy, un immense classique chanté par Keith Richards.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 D'ici une demi-heure, on va entendre, entre autres, Traffic, ainsi que Steve Hill and The Majestics. Mais, tout de suite, on écoute Jim Morrison and The Doors. Love Me Two Times. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule, absolument la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux. 89.fm. Love Me Two Times, baby. Love Me t r i e Today.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 Do not speak. l o v e m e one time. Yeah, my knees got weak. l o v e m e two times, girl l o v e me. All t h r o the week. l o v e m e two times. I'm g o n e a w a y Love m e two times. I've gone away. Could not speak. Love m e one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times now. Love speak. All through the week. Love me two times. I'm gone away. Love me two times. Joy. Love me two t i m e s baby タイムトゥー。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 Казахстан.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 Doors avec leur immense classique Riders on the Storm qui clôture le dernier album qu'ils ont enregistré avec Jim Morrison et les Women paru en 1971. Juste avant ça, on a entendu Take It As It Comes, une pièce tirée du premier album homonyme des Doors. Paru en 1967, et au début du b l o c on a entendu Love Me Two Times, un autre classique. Celui-là, tiré de leur deuxième album, Strange Days, paru aussi en 1967. Vous êtes à l'émission Rock Classique, en compagnie d'Alain Lafave, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.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 My future coming like the rising of the t i d e but I lost you. Lost you, woman. Lonely woman. Woman who was my kind. Made me lose my money. You made me La pièce NASA Made, tirée de son album Devil at My Heels, parue n 2007. Juste avant, on a entendu deux pièces tirées du dernier album de Steve, Damage e d Done, qui est p a r u l'été dernier. On a entendu une pièce du répertoire traditionnel blues, Up. Jump the Devil, précédé d'une reprise des Yardbirds, c'est-à-dire Lost Woman. Steve qui a ouvert pour Steve Winwood et、euh, Santana cette semaine à Québec. Performance très énergique, comme toujours, et qui m'a évidemment beaucoup plu. C'était très r o c k et à mon goût.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 Deux, euh, deux pièces de la période psychédélique de Traffic, en commençant par celle-ci. Hole in my shoe. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux. 89.1 FM. I looked in the sky where an elephant's eye was looking at me from a bubble country. What I knew was the hole in my shoe, which was letting in water. Letting in water, water. I walked through a field that just wasn't real with one hundred tin soldiers, which stood at my shoulder. And all that I knew was the hole in my s h o e which was letting in water.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 Musique Daniel Côté, 1645 Royal, Trois-Rivières. C'est fou, 89.1. Caca, 89.1. Cette semaine à Québec, en première partie de Santana, et c'est une des pièces qu'il a interprétées mardi, The Low Spark of the High Heel Boys, qui donne son titre à cet album de 1971. Un spectacle un peu statique, puisque ben, Steve Winwood ne bouge pas tellement sur scène, il ne s'adresse pas non plus tellement au public, mais c'est une prestation. qui nous a permis de constater qu'il n'a absolument rien perdu de sa voix si particulière. Il chante aussi bien que dans les années 60 et 70. Il a interprété plusieurs pièces de Traffic, outre Low Spark of the High Heel Boys. C'est-à-dire Forty、euh, t Headmen, o u s a n d h Empty Page et Dear Mr. Fantasy. Il a aussi fait、euh, Can't Find My Way Home de Blind Faith et deux pièces、euh, du Spencer Davis Group, soit I'm a Man avec laquelle il a ouvert le c o n c e r t et Give Me Some Lovin avec laquelle il l'a clôturé. Il a l'air timide et réservé, mais même si ce n'est pas le plus dynamique des performers,、euh, j'ai bien aimé voir、euh, ce vétéran des années 60 en spectacle. En tout cas, pas mal plus que Santana, dont je ne peux à peu près pas vous parler, puisque en tant qu'amateur de rock,、euh, j'aime beaucoup ses quatre ou cinq、euh, premiers albums qui datent du début des années 70, mais je trouve que ce qu'il a fait par la suite est tout à fait insupportable. Euh, particulièrement, euh, ce qu'il fait depuis une dizaine d'années. C'est vraiment q u é t a i n e J'ai donc,、euh, quitté le concert de Santana après、euh, même pas quatre chansons. En fait, je suis parti au début de la quatrième chanson. J'avais l'impression d'être un spectacle de la compagnie créole. C'était mauvais à ce point-là.、Euh, pourtant, ça avait commencé de façon intéressante avec un rappel du concert de Santana Woodstock en 69 avec la pièce Soul Survivor. Mais ça s'est、euh, rapidement gâché puisqu'il en enchaînait avec,、euh, la pièce Maria Maria, qui est une vraie aberration pour、euh, tout amateur de、rock. Euh, surtout que les deux chanteurs qui accompagnent Santana ont l'air,、euh, on dirait, deux concurrents d'American de, de, de Idol. Je ne sais pas où il les a pris, mais on dirait vraiment qu'il les a ramassés un concours,、euh, genre American Idol ou Star Academy, c'est atroce. Santana et la compagnie créole en 2010, c'est du pareil au même. c e s t surtout pas du rock. Juste avant dans le bloc, on a entendu deux pièces、euh, psychédéliques qu'on retrouve sur la version、euh, CD remasterisée du premier album de Traffic,、euh, Mr. Fantasy de 67, c'est-à-dire les pièces Smiling Faces et A Hole in My Shoe au début du bloc. Vous êtes à l'émission c Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe. Dans la prochaine heure, on va rester dans les années 60. On va entendre、euh, les Kings, les Beatles et Pink Floyd. Mais tout de suite, on écoute les Animals à l'antenne de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule, absolument la seule à d i f i s e r du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89.FM. SOCK HAKE And the Animals avec le classique Monterey, p a r o l e o r i g i n e sur l'album de Twain, Charles Meade de 1968. Juste avant ça, on a entendu deux autres classiques des Animals,、euh, ceux-là paré à l'origine sur l'album Animal Tracks de 1965. On a entendu We Gotta Get Out of This Place et au début du b l o c c'était It's My Life.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 タイトルウィーデンウィーデンウィーデンウィーデンウィウィーディンウィーーデーデーデンンウーンウデンウィーデンンウィーデンーデンンディーデンンーディー Till I met you, but you keep i n g me waiting all of the time. What can I do? It's your life, and you can do what you want, do what you like, but please don't、care.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 À l'achat d'un passeport au Mondial des amuseurs publics Uniprix de Trois-Rivières, en partenariat avec Desjardins, voyez sur la scène l'Auto-Québec, Dominique et Martin, le boogie Wonder b a n d Peter McLeod. De plus, devenez éligible au concours p r o l o n g e z le Fourir, à gagner quatre forfaits pour le festival Juste pour Rire. Concours valide durant la prévente jusqu'au 18 juillet dans vos Uniprix, métro participants et g a r a g e Charles-Turcotte. Du 29 juillet au 1er août, le Fourir sera contagieux au Parc des g e n o u x lors du Mondial des Amuseurs Publics. Tous les détails au m a t 3 r n e t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 v o u s voulez annoncer sur les ondes de Sifou et vous ne savez pas comment Appelez-moi François-Olivier Marchand au 376-5184-Poste 3 ou écrivez-moi à dpsifouacommercialuqtr.ca pour une publicité censée à prix ridicule. N'hésitez plus. c t s u s s y it's f u s s t s f u s s i t f u it's fussy, it's u s s y it's fussy, it's u s s y it's fussy, t s fussy, it's fussy, it's fussy, it's f u e s y t s fussy, it's fussy, it's fussy, it's s t s fussy, it's it's fussy, it's e s s y it's f u s s it's fussy, t s it's fussy, it's fussy, it's f u r s y it's f u s s i t u s s y it's fussy, i s f u s s i t u s s it's f u y u s s t u s s i t y And he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well respected man about town, doing the best things s o c o n s e r v a t i v e l y And his mother goes to meetings while his father pulls a maid, and she stirs the tea with counselors. While discussing foreign trade, and she passes looks as well as bills at every suave young man. Cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. A man well-respected town doing the best thing so thing Doing in our Cause he's better than the rest And his own sweat smells the best And he hopes to grab his f a t h e r s boot When fate passes on Cause he's all so good And he's all so fine And he's all so healthy In his body and his mind He's a well-respected man about town Doing the best thing so At her. He adores the girl next door, cause he's dying to get at her. But his mother knows the best about the matter of all t h e i s things, cause he's a l t so good, and he's a l t so fine, and he's a l t so healthy in his body and his mind. He's a well respected man about town. That seems so c o n c e r n i n to me. w h t a messy c h e c o m in g h p f r t m e d a g i l called Lola and I took her back to my place. Feeling guilty, feeling scared, h i d d e n cameras everywhere. Stop! Hold on. Stay in control. Girl. I want you here with me, but I'm really not as cool as I'd like to be, cause there's a red under my bed, and there's a little yellow man in my head, and there's a true blue inside of me, that keeps stopping me, touching you, watching you, loving you, paradise! Man, there's really something wrong with you. One day you're gonna self-destruct. If y u p if y down, I can't work you out. You get a good Kings avec Destroyer, une pièce tirée de l'album Give the People What They Want paru en 1981. Juste avant ça, on a entendu deux de leurs classiques des années 60. Une pièce qu'on retrouve sur l'album k kind i of n g The Kings, paru à l'origine en 1965. Mais ce qu'on a entendu, c'est la version remasterisée, la version CD. Remasterisé, qui est sorti il y a quelques années avec des pièces en bonus, dont un Well Respected Man, qu'on a entendu, et au début du b l o c c'était Tired of Waiting for You. Vous êtes à l'émission a c l a s s i q u e en compagnie d'Anna Laferre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.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 Avec With A Little Hell from My Friend, une pièce emblématique de Ringo Starr, qu'on retrouve bien sûr sur leur album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club, b a n dont d on a entendu la pièce titre juste avant. C'est un album classique, immense l a i s s é q u e qui est paru en juin 1967. Juste avant ça, on a entendu Hey Bulldog, pièce tirée de l'album de la trame sonore du film Yellow Submarine de 1969. Ringo célébrait son 70e anniversaire le 7 juillet dernier en donnant un concert spécial au Radio City Music Hall de New York en compagnie de ses amis. Il y avait Yoko Ono,、euh, Joe Walsh, Steve Van Zandt, Brian、euh, Johnson de ACDC,、euh, Jeff Lynn e de ELO,、euh, Max Weinberg et Mick Jones de Foreigner, ainsi que les membres de son groupe actuel, l'All e Star Band, c'est-à-dire Edgar Winter, Gary Wright et Rick Derringer. Ils ont joué des pièces、euh, du répertoire solo de Ringo, évidemment, mais aussi des pièces、euh, des Beatles comme Boys、uh, Act Naturally,、euh, cette pièce、uh, with a little help from my friends et évidemment Yellow Submarine. Mais la surprise est venue après le dernier rappel, alors que tout le monde pensait que le concert était terminé. Un machiniste a, a apporté une basse h o f f n e r sur la scène et Paul McCartney a fait son apparition pour interpréter Birthday et Jamais avec le groupe, évidemment,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 Dans une vingtaine de minutes, je vais vous présenter mon groupe obscur de la semaine. En fait, on va entendre les débuts obscurs de la formation suisse Crocus à l'époque où i l f a i s a i t du rack progressif dans le milieu des années 70. Pour le moment, on va poursuivre avec un peu de Pink Floyd sur les ondes de la Radio Campus. La station du Méloman est la seule, absolument la seule à diffuser du vrai rack à Toire et v i l i è r e C'est faux! e m i l y tries, but misunderstands.、Oh. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. s o Until d l tomorrow i the s t c r o w d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 multim oreilles ore <t'>。<t> it seems to me as if I'm just being you. Pink Floyd avec la longue pièce Dogs、euh, qui est tirée de ce qui est personnellement mon album préféré du groupe Animals de 1977. Juste avant ça, on a entendu Lucifer Sam, c'est tiré du premier album de Pink Floyd, Piper at the Gates of Dawn de 1967. Et au début du bloc, on a entendu,、euh, c'est le deuxième 45 tours que Pink Floyd a sorti en carrière, See Emily Play.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 Je vous parle maintenant de mon groupe obscur de la semaine. En fait, je devrais plutôt dire les débuts obscurs de la formation suisse qui, est Crocus, qui a débuté sa carrière en se livrant à une sorte de rock progressif、euh, emprunt de sonorité de la fin des années 60, début 70. Crocus, qui est évidemment connu des amateurs de métal des années 80 comme un groupe heavy m e t a l typique、euh, très carré. qui rappelle beaucoup ACDC de la période Bond Scott ainsi que Judas Priest ou Accept à certains égards aussi. La plupart des gens les ont connus avec les albums One Vice at a Time de 1982 avec leur reprise d'American Woman et Headhunter de 1983. a l b u m sur lequel il s reprenait e n Stay Awake All Night de BTO. Les amateurs de métal un peu plus calés et immergés, disons, dans l'underground, les ont connus avec les deux albums précédents, c'est-à-dire、euh, Metal Rendez-vous de 1980 ou Hardware de 1981.、Euh, ce qui est pas mal moins connu de la majorité des gens, c'est que Crocus ont fait paraître trois albums avant ça, dont un premier album homonyme en 1975, à l'époque où le groupe en était un de rock progressif. En fait,、euh, ce premier album de Crocus me fait beaucoup penser au premier disque de Scorpions, Lonesome Crow,、euh, qui est、euh, sorti en 1972 et sur lequel euh, Scorpions euh, se cherchait. Il faisait un hard rock tout à fait euh, typique euh, du début des années 70 avec de longs développements et sans grande personnalité. Sur ce premier album, Crocus、euh, touche un peu à tout. au funk, au folk, au soft rock, au jazz fusion, au latino, au hard rock. On est très loin du crocus que la plupart des gens connaissent. Le groupe était constitué à cette époque du batteur, du batteur plutôt et chanteur Chris Von Rohr, euh, du euh, guitariste Tommy Kiefer et a n d y Droz. Les guitaristes plutôt,、euh, le bassiste Remo Spadino et du chanteur Peter Richard. Et、euh, dans le cadre des trois derniers, ils ont été là seulement sur ce premier album avant de quitter. On va tout de suite,、euh, question de vous en faire、euh, une opinion, on va tout de suite en écouter trois extraits de ce premier album homonyme de Crocus de 1975.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 Très obscur de Crocus. On vient d'entendre trois extraits tirés de leur premier album homonyme paru en 1975. On vient d'entendre l'instrumental Insalata Mista. Juste avant, on a entendu la pièce Energy. Et au début du bloc, on a écouté une pièce à savoir funk, c'est-à-dire Angela Part 1. C'est évident qu'ils n'en ont pas vendu beaucoup de ce premier album homonyme et,、euh, comme je l'ai dit précédemment, le bassiste、euh, Remo Spadino, le guitariste Andy Droz et le chanteur Peter Richard ont quitté par la suite et on n'en a plus jamais entendu parler. Le batteur Chris Von Rohr est devenu le chanteur et le guitariste Tommy k i e f e r ben, c'est le seul qui r est a i t à sa place. On a remplacé les membres d é missionnaires par le guitariste Fernando Von Harb, le bassiste Jürgen Nageli et le batteur Freddy Steady. Ce premier album leur a toutefois permis de bien identifier leurs forces et de se rendre compte qu'ils n'étaient pas faits pour le rock progressif et qu'ils avaient plus d'avenir dans le hard rock. C'est donc cette direction musicale qu'ils ont abordée de façon timide sur les deux albums suivants. Intitulé To You All de 1977 et p a i n k i l l e r qui est sorti la même année et qu'on a ressorti en 78 en Amérique du Nord sous le titre de Pay It in Metal. Deux disques plus ou moins intéressants qui sonnent、euh, comme du mauvais April Wine des débuts. C'est seulement avec、euh, l'AGV du、euh, chanteur Mark Storachik et、euh, leur découverte de ACDC que le groupe s'est trouvé, si on peut dire, et qu'ils sont devenus d'excellents clones du groupe d'Angus Young avec、euh, les albums、euh, Metal Rendez-vous de 1980, Hardware de 1981,、euh, One Vice at a Time de 1982 et Headhunter de 1983. Voilà pour cette petite présentation des débuts obscurs de Crocus. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre excellent groupe obscur connu seulement des grands, des grands connaisseurs de métal des années 80. Je parle de Blitzkrieg. C'est donc un rendez-vous. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des b l o c s de 3 pièces qui nous viennent d'un seul artiste, un seul et même artiste ou groupe. La semaine dernière, j'ai bien évidemment assisté aux deux concerts que Babe Ruth ont donné au Québec, au Metropolis de Montréal et au Festival de Blues de Mont-Tremblant. les premiers concerts de Babe Ruth en 35 ans. Babe Ruth qui est un groupe que j'aime beaucoup. C'est un groupe que j'ai toujours trouvé très original, musicalement. unique, e t je n'ai jamais caché que Janita est de très loin ma chanteuse préférée. J'ai donc adoré mes deux concerts, particulièrement celui de Mont-Tremblant puisque le guitariste Alan Shacklock a éprouvé des problèmes techniques à Montréal, ce qui n'a pas été le cas à Mont-Tremblant où tout s'est très bien passé. Le groupe a débuté,、euh, ses concerts par、euh, la version de Fistful of Dollars, de Ennio Morricone. Et je peux vous dire que Alan s h a c k l o c k a vraiment un son d'enfer en spectacle. C'était très rock, ça arrachait au max. En fait, tout, tout le groupe, le groupe en entier sonnait l e n f e r Très beau son de snare et de batterie de Ed Spivak. Un son de basse percutant de David Hewitt. On pouvait difficilement demander mieux. Au début du concert, Johnita se tenait en retrait derrière la scène jusqu'à ce que le groupe enchaîne avec Wells Fargo. Évidemment, tout le monde dans la salle retenait son souffle en attendant de voir si Johnita allait livrer la marchandise et s'est mérité une o v a t i o n dès les premières notes qu'elle a chantées à la perfection au début de Wells Fargo. Johnita, qui est en parfaite forme vocale, elle l'a prouvé hors de tout doute au public de Montréal et de Montremblant. Elle chante comme elle le faisait à 18 ans. Elle a particulièrement brillé dans les pièces Dancer et Black Dog. Pour moi, c'est la plus belle voix du monde, celle de j a n y t a Han, et nous l'a prouvé encore en fin de semaine. e l n'a pas besoin de bébelle pour se camoufler. Quand elle chante, elle dégage une puissance incroyable. En ordre, ils ont joué、uh, For a Few Dollars More, Wells Fargo, Joker, Dancer, The Blues, King Kong, Black Dog, Mother Tongue, Break for the Border, The Sun, Moon and Stars, The Mexican, évidemment, et I'm Ready. de Muddy Waters en rappel avec une reprise de, de Mexican à Montréal. Évidemment, le, le métropolis était loin d'être plein, mais ça n'a pas semblé décevoir le groupe qui s'est donné au max. Faut dire que le public de Montréal les a accueillis à bras ouverts, les a supportés à fond.、Euh, toutefois, il y avait pas mal plus de monde à Mont-Tremblant et、euh, le groupe a donné une séance d'autographe après le, le concert. Ils ont été extrêmement sympathiques et généreux de leur temps. Ils sont très gentils, les membres de b a b e Ruth et ils aiment beaucoup leur public. Prennent le temps de parler comme ça et de rencontrer les gens, de prendre des photos avec. C'est sûr qu'ils n'ont plus 18 ans. D'ailleurs, le, le, batteur Ed Spévac me disait qu'il venait d'avoir 63 ans. Janita, elle, en a 57. C'est évident qu'elle ne fait plus de roues latérales sur la scène et qu'elle ne donne plus de coups de pied dans les airs, la jambe derrière la tête. Mais, musicalement, ils sont tout à fait sur la coche et intéressants. Pour moi, c'était deux soirées magiques. On va tout de suite écouter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 s p e c c t a Le s d'artistes de r e n o Mondial 70's Sylvain de c s s e e le Boogie t t o e r Arthur Band, t u l v e toute r pour l f a m i l l'hymne e Ne manquez pas des a l Mondial e Cultures, 17 ensembles folkloriques, l'incontournable de l'été du 8 au 18 juillet. Détails sur mondialdescultures.com. Le Mondial des Cultures de Drummondville, une présentation de la SAQ en collaboration avec Hydro-Québec avec la participation de l'Auto-Québec et de TVA.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 アマトラメタルプログラションとパワーメタル、ミッション Labrique t Fanal est de retour tout l'été, e m a r d i à 19h. Votre animatrice, Michelle, vous présentera des formations qui dominent ce style dans le monde n t i e Des formations telles que Stratovarius, e n d l s OPEP, s a b a t a g e ainsi que beaucoup d'autres. L'abri des fanales, le de mardi à 19h sur les ondes de Sifu 89.1. Tu veux vivre une belle expérience, connaître de nouveaux groupes, partager tes passions, e h bien tu peux le faire.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 Babe Ruth avec Break for the Border, une des pièces les plus typiques du groupe qu'on retrouve sur leur dernier album, q u i e s t Passa, qui est sorti en CD en 2009 et que le groupe a interprété au Metropolis de Montréal et au Festival de Blues de Mont-Tremblant la semaine dernière, deux concerts fantastiques après 35 ans comme ça d'absence. Juste avant, on a entendu peut-être le point d'orgue de la soirée pour Janita, la pièce Black Dog tirée du premier disque du groupe, véritable petit chef-d'œuvre First Bass de 1972 et cette pièce-là, Janita la chante encore à la perfection. Au début du bloc, on a entendu Dancer qui est la pièce préférée de Janita en concert. C'est tiré du troisième album homonyme de Babe Ruth, paru en 1975. Ed Spivak et Alan Shacklock me l'ont confirmé. Ils travaillent un autre album de Babe Ruth qui va apparaître dans un proche avenir et Alan m'a affirmé qu'il viendrait nous en parler assez fou la prochaine fois qu'il sera de passage au Québec. Des musiciens très sympathiques Babe Ruth.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 avec un de leurs chefs-d'œuvre, la pièce 2112 en entier, version spectacle qu'on retrouve sur leur album Different Stages de 1998. Hier soir à Québec, ils ont fait les deux premières parties de cette pièce, c'est-à-dire Overture et Temple of s y r i n g s Juste avant ça, on a entendu une autre pièce qu'ils ont fait à Québec. Closer to the Heart. C'est tiré aussi de l'album Different Stages. Et au début du bloc, on a entendu la pièce titre de leur deuxième album. Fly by Night, paru en 1975. Ils ont joué de 7h45 à presque 23h. hier soir, Rush, avec pause d'une vingtaine de minutes au milieu. Ça, j'aime vraiment ça.、Euh, le groupe,、euh, pas de première partie merdique et le groupe、euh, joue très longtemps. c'était vraiment très intéressant.、Euh, la tournée s'intitule,、euh, Time Machine Tour. Donc,、euh, la tournée de la machine à explorer le temps avec tout ce que ça implique. C'est-à-dire qu'ils jouent des pièces、euh, qui ont marqué toute leur carrière. En commençant par Spirit of the Radio et en terminant par Working Man, e、euh, n passant par les f r e e w i l l Subdivisions, Marathon,、euh, Closer to the Heart, bien sûr, 2112, euh, La Villa Strangiato et Presto. Ils ont,、euh, bien sûr, interprété,、euh, l'album Moving Pictures au complet, comme ils l'avaient annoncé, en plus de nous faire、euh, deux nouvelles chansons de leur、euh, prochain album à venir, que j'ai bien apprécié. e、euh, u très beaux éclairages,、euh, de très belles animations,、euh, sur les écrans géants et un、euh, son absolument parfait. Moi, personnellement, c'est le meilleur spectacle que j'ai vu à vie au Festival d'été. Je ne pense pas qu'il y a i t personne qui va battre ça. Rush au Festival d'été de Québec.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 Iron Maiden avec trois pièces qu'ils ont interprétées la semaine dernière en concert lors de leur passage au Québec en débutant par celle-ci. No More Lies sur les ondes de la Radio Campus. La station d'événement est la seule, absolument la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est f o u 89.1 FM.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 Yuzu Sushi. À l'achat d'un passeport au Mondial des amuseurs publics Unipri de Trois-Rivières, en partenariat avec Desjardins, voyez sur la scène l o t o q u é b e c Dominique et Martin, le boogie Wonder Ben, Peter McLeod. De plus, devenez éligible au concours Prolonger le Fourir. À gagner 4 forfaits pour le festival Juste pour Rire. Concours valide durant la prévente jusqu'au 18 juillet dans vos Unipri, x Métro Participants et Garage c h a r l e s t u r c o t t Du 29 juillet au 1er août, le Fourir sera contagieux au Parc des Genoux lors du Mondial des Amuseurs Publics. Tous les détails au m a t 3 r n e t Musique Daniel Côté.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 カプカプカプカプカプカプカプカプカ Avec la version spectacle de r a t h s c h i l d qu'on retrouve sur leur album Death on the Road, paru en 2005, tout comme les deux pièces qui ont précédé, c'est-à-dire Wildest Dreams et No More Lies, trois pièces que Maiden ont interprétées lors de leur passage de la semaine dernière à Montréal et à Québec sur les plaines d'Abraham. Vous êtes à l'émission A Classic, en compagnie d a n a i Lafèvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de trois pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste au groupe. On va poursuivre avec、euh, la musique d'un homme qui a fait l'objet. Eh bien, r e m e i d d e n lui ont、euh, tout simplement dédié une pièce en hommage. Je parle de Ronnie James Dio à l'époque de Rainbow.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 ただいス Didn't care, never cared for yesterday. s f a n c i e s m e James Dio et Rainbow avec une pièce très douce et très belle, Rainbow Eyes, qui clôture le dernier album qu'il a enregistré avec Rainbow Long Live Rock n Roll, paru en 1978. Juste avant ça, on a entendu Light in the Black, c'est la pièce qui clôture le deuxième album de Rainbow Rising, paru en 1976 et selon plusieurs, le meilleur disque. Rainbow enregistré. Au début du b l o c on a entendu la version spectacle de Kill the King qui ouvre l'album On Stage de 1977. Vous êtes à l'émission r é c k c l a s s i u en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des b l o c s de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe. On va p o u r s u i v r e tout de suite avec, tiens, Led Zeppelin. You shook me! Sur les ondes de la r ー d ィ o ロマンディラス、アー、アー、アー、アー、アー、ア m e l アー、アー、アー、ア s アー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、ア r アー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、s ー、ア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 Venez goûter et appréciez la qualité. Yuzu Sushi. La seule radio musicale. Zeppelin, on vient d'entendre la pièce We're Gonna Groove qui ouvre leur dernier album studio qu'ils ont sorti de façon post-mortem, Coda de 1982. Juste avant, on a entendu Dazed and Confused, une pièce pour laquelle Jimmy Page fait l'objet de poursuites judiciaires en ce moment de la part du chanteur folk Jake Holmes qui l'a composé. Et,、euh, on n'en fait pas mention nulle part. En fait, on donne Jimmy Page comme compositeur de cette pièce sur la pochette de l'album de Led Zeppelin,、euh, alors que Page a tout simplement repris la chanson de Jake Holmes avec、euh, le titre et le même pattern. Titre que j'ai déjà fait tourner ici à Rock Classic et que je vais assurément faire tourner encore à un moment donné puisque je l'aime bien, l'album de Jake Holmes, The Above Sound. qui est paru en 1967. C'est pas la première fois que p a g e est poursuivi pour des histoires de droits d'auteur. Il a été condamné pour avoir plagié des pièces de Muddy Waters, entre autres, Willie Dixon et Richie Valens par le passé.、Euh, tout de même, ça a pris 41 ans à Jake Holmes pour formuler sa plainte. Il est rendu à 73 ans, Jake Holmes. Il était temps. Au début du b l o c on a entendu une reprise de Willie Dixon, You Shook Me, tiré e To u t Come Dazed and Confused, du premier album homonyme de Led Zepp, paru en 1969.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 Vous retrouverez aussi les tables des années passées. Il y a un lien pour me contacter. Il y a une section balado-diffusion si jamais vous avez envie d'écouter une ancienne émission comme ça n'importe quand dans la semaine. Et,、euh, vous retrouverez aussi une section nouveauté qui, euh, qui,、euh, il y a un lien sur, dans cette section qui vous amène directement sur mon blog sur lequel vous retrouverez à peu près 75 critiques de disques qui sont sorties depuis un an. Ceux qui recherchent des, s u g g e s t i o n s d'albums à se procurer vont y trouver des choses qui vont s û r e m e n t les intéresser. Encore une fois, le site se trouve au www.rectassic.net. Parlant de nouveautés, je vous parle du tout nouvel album du quatuor m é t a l progressif suédois Pain of Salvation. Album intitulé Road Salt One et qui,、euh, tel que son titre l'indique,、euh, est le premier tome d'un concept dont la seconde partie va sortir un peu plus tard cette année. Pain of Salvation, c'est un groupe que j'aimais beaucoup il y a une dizaine d'années et qui a sorti、euh, de très bons albums à l'époque comme One Hour by the Concrete Lake de 1998, Remedy Lane de 2002 et surtout The Perfect Element One de 2000, un album absolument génial, fantastique dans le genre métal progressif qui faisait une synthèse de genres musicaux après ma bord rarement associés au progressif. Par la suite,、euh, Pain of Salvation m'ont un peu perdu avec l'album en concert 12.5 de 2004 et ils m'ont tout à fait perdu avec、euh, l'album Studio B.E. qui est paru la même année. Je me suis mis à l e s trouver extrêmement ennuyant. s L'album ScarSick qui a suivi était pas mal meilleur mais mon intérêt、euh, s'était grandement estompé pour le groupe mais néanmoins je voyais un certain espoir avec ScarSick. Le nouvel album,、euh, lui, est tout à fait surprenant. Premièrement, je ne reconnais plus du tout le groupe. On, on peut plus dire que c'est du métal progressif. C'est plutôt du rock des années 70. Sérieusement, le nouvel album a plus en commun avec、euh, les Black Crows、euh, par moment q u、euh, qu'avec le groupe、euh, qui a enregistré One Hour by the Concrete Lake et The Perfect e l e m e n t One. C'est du rock à saveur éclectique qui touche au blues, au funk, au folk et même au musical. qui Rappelle par moment ELO. C'est pas mauvais, mais c'est tout à fait stupéfiant de la part de p a i n of Salvation, qui est une des figures de proue parmi les nouvelles formations de métal progressif à l'époque. On va écouter quelques extraits parmi les meilleurs, en commençant par ce blues que j'aime bien. Tell me you don't know. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, et la seule, absolument la seule, à faire tourner du vrai rock à trois réviens. C'est fou! I can t seem to find him just today. If sometimes I ask you where to go, just don't help me find the road. Tell me you don't know. Just tell me. Me, who always knew what's right Skin. my love goes all the Pain of Salvation, on vient d'entendre trois extraits parmi les meilleurs tirés de leur tout nouvel album, Road, Salt One, qui vient tout juste de sortir. On vient d'entendre la pièce Salt One. C'était précédé de Curiosity et au début, on a entendu un très bon blues, Tell Me You Don't Know. Album très surprenant de Pain of Salvation. On n'aurait jamais cru un jour entendre Pain of Salvation faire du blues. Eh bien, c'est maintenant chose faite. Pain of Salvation ont vraiment une très grosse fascination pour les années 70. Et c'est un disque qui aurait très bien pu être enregistré à l'époque. Malheureusement, c'est aussi un disque très inégal et je ne peux pas dire que j'ai été emballé. Je lui donnerais seulement un 6 sur 10. J'espère pour eux que le Part 2 va être meilleur parce que celui-ci est assez ordinaire. Je ne le conseille pas. L'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. Pour ceux qui écoutent en direct le vendredi, c'est la sécheuse qui va suivre dans un moment. Ce sera suivi à 20h des choix de l'enfer pour les amateurs de métal le plus extrême. Si vous écoutez la reprise de mardi, eh bien, c'est la fantastique Michel Proux qui va suivre dans quelques minutes à 19h avec l'émission de Power Metal et de métal progressif La Brique et le Fanal. Michel va vous présenter comme ça de l'excellent métal mélodique jusqu'à 21h. La semaine prochaine à la classique, je vais vous présenter un spécial métal. Eh bien oui, afin de souligner le Heavy MTL. Donc, cinq heures、euh, consécutives de métal. Je vais vous,、euh, pendant, pendant cette émission, je vais entre autres vous présenter les nouveaux albums de Witchery et de Nevermore. Je vais aussi vous parler d'un groupe très obscur des années 80, Blitzkrieg. Je vous laisse avec trois dernières pièces,、euh, des pièces de UFO. Dans quelques minutes, on va entendre la version spectacle de Natural Thing. C'est la pièce qui ouvre l'album Strangers in the Night. Un album en spectacle classique. On va aussi entendre la pièce-titre de l'album Lights Out. Mais,、euh, d'abord, on va écouter une version n spectacle d'une pièce de UFO, interprétée cette fois-là par le Michael Schenker Group. Avec laquelle, cette pièce, Iron Maiden débute chacun de leurs concerts, Doctor Doctor. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve vendredi prochain à midi pile pour une autre émission Rock c l a s s i q u e Salut!